Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Issa Nous sommes le 22 juillet 2021. Voici les grands titres de cette édition de la mi-journée. La commission Vérité et Réconciliation débute bientôt les activités des auditions et exhumations des fosses communes qui contiendraient les restes des victimes de tueries de 1972 en mairie de Bujumbura. Les activités s'étaleront sur la période du 27 juillet au 14 août prochain. Et le recensement général de la population et de l'habitat qui interviendra en 2022 intég intégrera l'agriculture et l'élevage, ce qui est une nouveauté selon le directeur général de l'Institut des statistiques économiques du Burundi, istebou Et le quartier Mugoboka 2 de la zone Cagnocha en province Bujumbura manque d'eau potable depuis une dizaine d'années. Les habitants de cette localité disent être souvent confrontés aux maladies des mains sales. Et notre reporter du jour nous fera découvrir le travail des mineurs qui extrait du moelleau en Provence-Guitéga une situation que déplorent les défenseurs des droits des enfants. Voilà pour le sommaire. Oh, bonjour. Le 22 juillet 2016, 22 juillet 2021, cela fait exactement 5 ans jour pour jour. Le journaliste burundais Jean Bigrimana a disparu. Jean travaillait pour le groupe de presse Iwachu, mais il avait également été reporter à la radio Rema FM. Dans notre journal euh, également, des justiciables de la province Mgaro apprécient le service qui leur est offert par euh, des juges de certains tribunaux de résidence dans cette province. Ces justiciables déplorent néanmoins le comportement de certains greffiers des tribunaux. Ils apprécient par ailleurs la réaction de la ministre de la Justice qui a destitué certains présidents de tribunaux de résidence au cours de sa, de sa récente descente. Ils souhaitent avoir d'autres juges qui leur rendent réellement justice. Suivez-les des propos qui ont été recueillis par notre correspondant Laurent Dicourio. Le juge président réservait l'écoute attentive aux justiciables. Il prodiguait des conseils aux demandeurs. Quand le jugement est rendu, il est mis en exécution dans 30 jours. Les rendez-vous sont respectés. Good. Ça marche bien. La seule chose qu'il faut noter, ce sont ces collègues qui rendent déficit cette ces tâches. Sinon, oui. de son côté, ils combattaient pour asseoir la culture des couteaux justiciables. Ici, si à Bissoro, les juges respectent les délais donnés. Ils ne demandent pas les frais de déplacement. Ils expliquent qu'ils ont leurs moyens de transport. Franchement, je n'ai rien à les reprocher. Je n'ai pas même d'ami qui est juge. Il vous donne un bon Que, même si le procès est bien tranché, il ne vous exige rien, sauf une créfière. Si elle veut traiter votre procès, elle vous exige de la bière même pour une convocation qui est donnée gratuitement. Je n'ai pas une bonne contrainte. Si le jugement est rendu, ça prend en moi. C'est cette créfière et en autres qui se me conduisent à ce tribunal. S'ils si ne sont pas pointés du doigt pour la corruption, d'autres en exigent. Quand il veut siéger, le tribunal de résidence de Wissoro fait entrer les justiciables à temps. Mais au cours du procès, la vérité n'est pas mise en avant. Même si le procès est mis en délibéré, le jugement tarde à sortir. Et par après, on vous annonce que vous êtes perdant dans le procès, alors que vous avez même montré des témoins. Nous avons même dénoncé l'ancien juge président. Si on ne donne pas de l'argent, on ne gagnait pas de procès. La ministre de la Justice est arrivée à un bon moment car on était fatigué. Qu'elle nous donne un un autre juge président différent de l'ancien. Nous souhaitons avoir un autre juge président pour voir si la justice peut bien fonctionner comme ailleurs. Voilà, c'était quelques habitants de la province de Mungaro. Justice toujours, droit de l'homme, pardon. Le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, demande aux artistes de privilégier les droits de l'homme dans leurs œuvres car elle véhicule un message valable aussi bien dans le présent comme dans l'avenir. Il l'a dit ce jeudi à Guitega lors de l'ouverture d'un atelier de deux jours sur le rôle des artistes en matière de droits de l'homme. Les participants espèrent tirer un grand profit de cet atelier. Gérard Nibigira. Dans son discours d'ouverture des travaux de cet atelier, le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, Sikte Vignini Muraba, a invité les artistes à privilégier les droits de l'homme en général et les droits culturels burundais en particulier. Nous vous demandons de privilégier la dignité de tout Burundais dans tout ce que vous faites. Sachez que les chansons et toutes les autres activités que vous réalisez contiennent des messages valables dans le présent et dans l'avenir. C'est pourquoi vous devez donc mettre en avant les droits de l'homme. Un des participants à l'atelier espère que cet atelier leur sera d'une grande importance. Oui, nous espérons gagner beaucoup de choses ici. Nous espérons que Et nous aurons la capacité de savoir plus sur les droits de l'homme et les droits d'hôtels et des artistes en particulier qui nous permettront de faire mieux nos activités quotidiennes d'artistes. Cet atelier d'échange sur le rôle des artistes en matière des droits de l'homme a vu la participation des artistes venus de tous les coins du pays et durera deux jours. Depuis Gitega, j'ai Nibigira pour la radio Isanganiro Merci Gérard Nibigira. Il est 13h03 à Bujumbura et sur Isanganiro. Le quartier Mugoboka 2 de la zone Kanyocha en province de Bujumbura manque d'eau potable depuis une dizaine d'années déjà. Des habitants de cette localité se rabattent sur l'eau de la rivière Nahangwa. Ils demandent pour cela une alimentation de ce quartier en eau potable car ils craignent d'attraper les maladies liées au manque d'hygiène. Un reportage de Lidhi Nous sommes sur les rives de la rivière N'Angoa, précisément au quartier Mugoboka 2. Des collines surplombent les berges de la rivière Narangwa. sur ces collines. On observe les différents ménages, mais il n'y a pas de source d'eau potable ni de robinet. On se pose la question de savoir où ces gens prise de l'eau quotidiennement. En regardant le lit de la rivière Nahangwa, on voit des enfants qui se lavent, des femmes qui font la lessive et d'autres puisent de l'eau. Ces activités ne s'arrêtent pas là. Les gens de cette localité buvent ces eaux de la couleur d'un blanc cassé de jaune, comme la confirme cette femme. Un étudiant de l'université du Burundi rencontré à Amgoka 2 se plaint de moyens financiers insuffisants qui ne permettait pas à ses étudiants de s'approvisionner en eau potable de l'utilisation des eaux de la rivière Nahangwa. Selon eux, des maladies sont nombreuses, mais ils n'avaient pas de choix. Ils demandent une alimentation en eau potable dans cette localité. La situation est ainsi à Mgwoka 2, alors qu'on a un tank qui servait en approvisionnement en eau potable, mais qui ne fonctionne pas il y a 10 ans, selon la population environnante. À la source, reportage. Je vous l'avais annoncé dans les titres. Des enfants de moins de 17 ans sont utilisés dans des travaux lourds, comme l'exploitation du moellon dans la province de Guitéga, Les défenseurs des droits de l'enfant disent que cela est contre le droit de l'enfant, étant donné que ces travaux handicapent le développement physique de l'enfant. Ils demandent plutôt aux administratifs et aux parents de suivre de près ceux qui utilisent ces enfants. Fidèle d'Antoine Sabimana s'est rendu dans la vallée de Kibande, en commune Guyeta, où travaillent ses enfants. Reportage. C'est l'un des enfants qui exploitent le gravier dans la vallée d'Okibande, zone Kiliba en commune Guyeta. Ces enfants à moins de 16 ans nous disent comment ils font ce travail. Nous les créons là-bas dans la vallée, on les amène ici, on les nettoie puis on les vend. On les nettoie pour qu'on puisse les acheter ici près de la route. On vient ici à cause de la pauvreté car c'est très fatigant. Il arrive aussi que nous manquons de l'argent suite au manque de clients. Bien qu'ils affirment que c'est un travail à risque et fatigant, ces enfants disent en même temps qu'ils en tirent profit. Nous obtenons de l'argent et on investit. Moi j'ai acheté des poules et une autre partie j'ai épargné pour que ça m'aide plus tard un des parents qui travaille ensemble avec ses enfants fait savoir que le revenu de ses enfants peut contribuer à l'achat de la nourriture à la famille ils viennent si tôt le matin ils arrivent au moment qu'ils soient fatigués et ils se reposent ils obtiennent 30 000 PED dans l'achat de la nourriture à la famille quand le père de la famille n'a rien trouvé un parent qui a un enfant qui fait ce travail et en même temps élu collinaire indique qu'il ne peut pas penser au risque qu'encourt l'enfant à cause de la pauvreté qui sévit certaines familles. S'il arrive qu'il y ait un accident, ça existe, mais ça dépend de la pauvreté et l'enfant est obligé de s'organiser et pouvoir gagner quelque chose. On ne peut pas penser aux conséquences. La dislacine coordonnateur coordinateur de la SOGEPAI dans les provinces du centre du pays, dit que c'est normal que l'enfant aide les parents dans des travaux domestiques, mais que certaines personnes exploitent ces enfants dans des travaux à risque. Des travaux domestiques. Pour aider les parents, non fatigant sans conséquence sur son développement, nous soutenons cela. Mais il y a des gens qui en profitent soit disant que c'est pour les aider à obtenir des cahiers, mais ils leur donnent des tâches très lourdes alors qu'ils n'ont pas l'âge acquis pour ces travaux. La discipline Ngabo demande aux parents et aux administratifs de veiller à ce que l'enfant ne soit pas utilisé d'une manière abusive. Fidèle d'Antoine Le respect des prix fixés par l'État sur certains produits vivriers s'avère difficile en Provence et en C'est ce qu'affirment certains commerçants du chef-lieu de cette Provence, rencontrés ce mercredi par notre reporter. Ils expliquent que la rareté de certaines denrées alimentaires justifie souvent la hausse de leurs prix. Car ils sont obligés d'aller les chercher ailleurs, même en Tanzanie, où la valeur du chélan, son os, cesse de grimper par rapport à celle du franc burundais. L'administration de Tchankouzo demande plutôt à ses commerçants de respecter les prix tels qu'ils ont été fixés par l'État. De Chankouso, la correspondance de Raymond Mudende. Le non-respect des prix fixés par l'État sur si certains produits vivriers sur les différents marchés de la province de Changouzo est lié à la réalité des denrées alimentaires dans cette province. C'est dimanche, l'affirmation de certains commerçants de Changouzo a rencontré au marché moderne du chef de la province Changouzo, c'était ce mercredi. Sur ce marché, le constat qui place était que les prix fixés par l'État n'ont pas été respectés. Il faut signaler par exemple que le kilo de maïs se vendait à 600 francs contrairement au prix de 680 par kilo. Le vendeur produit a dit qu'il n'y a plus de maïs en quantité suffisante suite à l'achat du maïs par l'État. Il demande alors que le stock de maïs soit revendi pour que les prix soient respectés. Quant au commissaire Diri, il parle également du manque de son produit. Et le commissaire Diri disent alors qu'ils sont obligés d'aller chercher son denrée en Tanzanie. Et suite à la montée du shilling tanzanier, son produit se vend cher à plus de 2000 francs burundais par kilo au chef-lieu de la province Changuzo. Et je n'ai rien le en Changuzo parle de l'ancienne de respecter les prix fixés par l'État là où il y a les stocks communaux, mais ailleurs cela s'avère difficile car là où les produits sont rares, les commissaires doivent se déplacer à la recherche des denrées, d'où son non-respect des prix. et Christophe, chef de zone de l'apprentissage de Changuzo, demandent plutôt aux commerçants d'appliquer intégralement les prix fixés par l'État. L'administration à Changuzo parle alors de mesures à prochainement pour arrêter la flamber des prix au marché de Changuzo. Depuis Raymond Moudende, Radio Isanganiro. Merci Raymond Moudende. Connaître les catégories d'éleveurs et d'agriculteurs burundais, avoir des statistiques et données informatisées de l'état de ces catégories Burundais sont les grands points visés par le recensement général de la population et de l'habitat de l'agriculture et de l'élevage qui interviendra en 2022. Nicolas Ndaichimie, directeur général de l'Istebou, précise que la nouveauté dans ce recensement, c'est l'usage des systèmes informatisés et la disponibilisation de l'information sur la situation des Burundais, agriculteurs et éleveurs, ainsi que leurs besoins. Il a dit ce jeudi, lors d'un atelier de consultation des producteurs et utilisateurs des données de ce recensement général, suivez Nicolas Ndaichimie, directeur général de l'Istebou. Nous sommes à l'œuvre pour la préparation des documents techniques qui devront servir pour la collecte des données. C'est notamment le questionnaire qui sera discuté après dans cet atelier. C'est aussi les manuels et différents guides qui seront utilisés pour la collecte des données. Le recensement de l'agriculture et de l'élevage va porter sur beaucoup d'aspects. D'abord, il y a un module de base qui permet de catégoriser les ménages agricoles, les ménages non agricoles, qui permet aussi de collecter les données de structures qui participent, donc les exploitations agricoles, les infrastructures agro-pastorales. Et il y aura d'autres modules complémentaires, modules qu'on appelle les modules centraux, qui permettent de collecter des informations au Plus détaillé dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Donc, on aura à faire des enquêtes et euh, modules sur le maraîchage et l'horticulture. On aura à faire des modules sur la pêche. On aura à faire des modules sur l'arborescence. C'est beaucoup de modules qui seront utilisés. Nicolas Nahichimiye, c'est le directeur général de l'Istebou. Et toutes les communes de la mairie de Bujumbura seront dotées de boîtes de collecte d'informations sur les tueries de 1972, annonce faite par le président de la commission Vérité et Réconciliation Sévère, ce jeudi, dans une réunion avec les administratifs de la mairie de Bujumbura. Cette commission commence les activités d'audition et d'exhumation des fausses communes à mairie le 27 juillet jusqu'au 14 août 2021. Pierre Claver dahicharie a demandé aux administratifs locaux de disponibiliser un endroit provisoire de recueil des restes. Et dans le reste de l'actualité internationale, en Tanzanie, le président du principal parti d'opposition, Tchadema, a été arrêté dans la nuit de ce mercredi 21 juillet 2021. Freeman Mbowe a été cueilli avec dix de ses compagnons dans une descente de police à son hôtel à Mwanza où il projetait d'organiser un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelles. Une interpellation qui ravive le souvenir des dérives autoritaires du défunt président Magoufouli, selon l'opposition. Une rencontre historique. Le président ivoirien Alassane Ouattara recevra son prédécesseur Laurent Babo au palais présidentiel. Ce sera mardi 27 juillet. Depuis son acquittement par la Cour pénale internationale et son retour en Côte d'Ivoire au courant du mois de juin. Le pays restait dans l'attente de cette annonce, symbole de réconciliation et d'apaisement dans la politique ivoirienne. Cette future rencontre est également la première depuis la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait causé la mort de plus de 3 000 personnes selon l'Organisation des Nations Unies. Il est 13h13 à Bujumbura et sur Isanganiro, Je rappelle... Je rappelle que la mairie de la Commission Vérité et Réconciliation débute bientôt les activités des auditions, des exhumations, des forces communes qui contiendraient des restes des victimes des tueries de 1972. En mairie de Bujumbura. les activités s'étaleront sur la période du 27 juillet au 14 août prochain. Et vous l'avez suivi de la part de, du directeur général de l'ISTEBO. Le recensement général de la population et de l'habitat qui interviendra en 2022 intégrera l'agriculture et l'élevage, ce qui est une nouveauté selon Nicolas. Naïshimiye, directeur général de l'Institut des statistiques économiques du Burundi. Et le quartier Mugoboka 2 de, de la zone Kanyocha, en province Bujumbura manque d'eau potable depuis une dizaine d'années. Les habitants de cette localité disent être souvent confrontés aux maladies des mains en salle. Et le directeur général, le directeur, pardon, le directeur de l'eau à la Régie des eaux que la rédaction a contacté, a promis de réagir après une descente qu'il compte y faire lundi prochain. Et vous l'avez également suivi, notre reporter nous a conduit à Gitega Il nous a fait découvrir le travail des mineurs qui extrait du moellon une situation que déplorent les défenseurs des droits des enfants. 13h15, à Bojumbura et Suri sangandiro c'est la fin de ce journal-là. Merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal -là a été mis en ordre par François Akimana. Je lui dis merci. Au micro Jean Boscondo, il m'a passé un très bon après-midi. Thank mm -hmm. you.